l i s Fraser, toute de noir vêtue pour ce premier titre de Coco Twins en Black Session. Half Gift Les deux titre s des derniers EP sortis de Cocteau Twins. t t a n Il、semble avoir quelques petits problèmes avec son retour. Grande discussion avec un des frères f o n d qui s'occupe du son des Cocteau Twins. Faire de poule et barbe aux yeux garantie. e ça fait 13 ans que ça dure. Coupe de Twins. Pour cet inédit, Serpent Skirt, un des titres du prochain album des Copy Twins, Milk and Kisses. Et ça repart. Quelle étrange petite bonne femme. Incroyable. Dans cette langue, elle est la seule à, à parler. Et qu'on comprend tous. Eh bien bonne, Salah, je prends votre émission en cours et j'entends les copes de... Et、eh、oui, ils sont 7 sur 4. Très décontractés, souriantes. Chantez Cocteau Twins. sont directs sur i n t e r Alice Fraser, chanteuse des Cottle Twins, quel plaisir.